tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le Parti Sénel a accueilli à contre-cœur la décision du ministère de l'Intérieur interdisant ce parti de célébrer la journée internationale de la jeunesse. Et l'appréciation est positive des habitants et, euh, les, et échangeurs de la province Tibitoké. Ces derniers estiment que la disponibilité des devises va leur faciliter leurs activités À Macamba, ces coopératives font face au manque de certains équipements pour bien fonctionner. Ces dernières évoquent le manque du matériel de construction pour l'air poulailler. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Eric Uimana assure la mise en honte. Moïse Misa suit à la présentation. Bienvenue. Captez Nilo, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Politique, pour commencer cette édition, le chef de l'État burundais et président en exercice de la communauté est-africaine a pris vol à destination de Kampala en Ouganda. Selon le communiqué du bureau chargé de la communication à la présidence, le numéro 1 burundais Evariste Ndaichimie participe à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Ouganda. Poursuivons cette édition. Le ministère de l'Intérieur a rejeté la demande du parti CNL de célébrer la journée internationale de la jeunesse. Dans une correspondance datant de 6 courants et signée par le secrétaire permanent chargé du domaine intérieur et du développement communautaire, Kalini Mbarushimana précise que cette journée a été célébrée au niveau national le 12 août de l'année en cours. Par conséquent, elle ne peut pas être célébrée, deux fois conclue la correspondance. En réaction, les dirigeants du parti séné disent n'avoir pas bien accueilli la mesure de, du ministère de l'Intérieur. Cette mesure du ministère de l'Intérieur, le président de cette formation politique, trouve que cette mesure a été mal pensée, car, dit-il, le parti séné a été agréé et a le droit d'exercer librement. Agaton Gouassa trouve aussi que cette mesure n'a aucune vision que d'empêcher les travaux de son parti. suivez les ses propos ont été roqués par Ornella Much. Et je trouve que c'est une autre manifestation de la dérive dictatoriale qui s'installe de plus en plus dans ce pays. Parce que l'argument que l'autorité ministérielle a évoqué ne tient pas debout. Oui, parce que dire que c'est une journée qui a été commémorée en Gauzi et qu'on ne devrait pas faire de commémoration autre que celle-là, je trouve que c'est même farfelu. Après tout. Chacun peut s'organiser comme il veut. Et je pense même qu'à cette célébration, il y avait des jeunes du, du, du CNR qui étaient présents, probablement. Alors, dire que ça serait de l'anachronisme, ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'on voit de temps en temps, les gens même du CNR qui organisent des échanges de voeux de nouvel an au mois de janvier, au milieu du mois de février, au mois de mai, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc Ce qui importe, ce n'est pas la journée, ce qui importe, c'est la commémoration. Et je crois que le droit à commémorer, c'est un droit qui est reconnu pour tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que si au niveau national, on aurait eu cette commémoration-là, si jamais les partis politiques devraient davantage commémorer cette journée, ne serait-il pas plutôt une façon de dire à la jeunesse qu'elle doit rester debout pour œuvrer au bien-être de la société Pourquoi donc freiner ces éléments? Et je pense que c'est dommage que l'on procède de la sorte. Mais de toute façon, il faut que les esprits se tranquillisent. Le sein des DFDD, c'est un parti comme tant d'autres. On les voit faire des manifestations ici et là, en soutien de ceci, en soutien de cela. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas qu'une manifestation du genre pour un autre parti politique est un droit comme tant d'autres et que ça n'ennuie nullement à personne A 13h pile dans les de la radio Isanger, même à Chibitoke, dans la province de dans la province de Chibito, où les anciens changeurs et les habitants de la commune Rugombo de cette province saluent la mesure de la Banque centrale autorisant la réouverture des bureaux de change ainsi que la perception des fonds des transferts en devise. Ceux qui sont entretenus avec notre reporter dans cette province du Nord-Ouest du Pays ce samedi estiment que leurs activités vont, vont redémarrer et prennent le cours normal et souhaite que les prix diminuent car les devises vont être disponibles et la, la réouverture des bureaux de change va contribuer dans la disponibilité des devises au Burundi. Faustin Dikumana, directeur national de la parole et action pour le Réveil des Consciences et évolution des mentalités par trouve que cette mesure de la Banque centrale va faciliter l'accès des opérateurs économiques Il y avait eu un problème de devises lié aux ressources potentielles de ces devises, notamment les ressources d'exportation, les devises de la coopération, d'éventuelles emprunts à l'extérieur ou aussi l'entrée des investissements directs étrangers sans ouvrir même le tarissement du secteur touristique. Mais ce qui nous avait surpris, ce sont des mesures qui avaient été prises à l'encontre de la gestion responsable d'une politique monétaire digne de son. On avait vu que les mesures qui avaient été prises étaient de nature à favoriser une poignée d'hommes qui ont fait une même mise sur l'agent de devises pour leur intérêt personnel. Ce qui a vraiment causé un tort à l'économie nationale, même à la confiance que les partenaires économiques et les bailleurs d'offres avaient placées dans notre pays. Donc, j'imagine que c'est un début de réforme pour que ce secteur soit beaucoup plus assaini. Je dois dire que si on voit comment ça se passe, beaucoup de gens préféraient même envoyer des devises à travers les pays, via les pays étrangers, extérieurs. Les fruits des devises, des courants, des entrées, des partenaires particuliers, des individus, des opérateurs économiques, des pays voisins qui entrent au Burundi, il y avait eu un assèchement de ce canard d'approvisionnement en devises. ça se voit, Je ne dirais pas que c'est la fin du problème, mais c'est un début de réforme qui vont permettre à ce que ce canard d'autres devises qui entrent au pays, outre les devises qui passent naturellement de la Banque Centrale, puissent entrer dans la liberté. Il faut apprendre justement à contrôler les choses. Le gouvernement devrait auditer ceux qui ont trempé dans gestion de devises ces derniers temps qui ont causé un tort à l'économie nationale. Parce qu'on ne peut pas rester dans une impunité totale où les gens, sont la cour douce, dans la gestion du quai de l'État, en piant sans vergogne les fonds publics, sans qu'il y ait vraiment une suite, une suite qui montre que le gouvernement est tenté quand même de prendre des mesures draconiennes à l'encontre des gens qui se méconduisent dans la bonne gestion de la chose publique. Nous demandons qu'il y ait beaucoup plus de transparence, même dans la gestion des ovises de la Banque Centrale. Faustin Nikumana est directeur national de la Par ses mains. Certains de ces coopératives des jeunes de la commune Nézalak de la province Makamba, nous sommes au sud du pays, marquent des matériels de construction des poulailles et autres liés à l'élevage des poules. Les coopérateurs se disent inquiets que même les murs déjà mis en place vont être emportés par la pluie à cause du marque des couvertures pour les toitures. Les représentants de ces coopératives demandent qu'ils soient appuyés dans une réunion animée ce vendredi à leur intention. Le représentant provincial du Païge a tenu à préciser que l'assistance est partielle. Élisée Ces 16 coopératives exemplaires de 16 collines sur 26 de la commune Nyanzalak se comptent parmi plus de 80 coopératives se trouva dans toute la province de Makamba et toutes ont préféré le projet d'élevage des poules. Leurs représentants disent qu'ils ont le manque créatifs de matériel de construction composé de couvertures pour les toitures des poulaillers, du ciment, du sable et des pierres et autres matériels liés à l'élevage des poules comme ceux en rapport avec l'instauration du système d'éclairage et la régulation de la chaleur pour les poules. Les murs de ces poulaillers sont déjà érigés et les dites coopératives sont en train de mettre les charpentes. Ces représentants se disent être inquiets que ce mur pourrait bientôt être détruit par les pluies à cause du manque de ces couvertures. Ils disent également que même la paille reste introuvable dans cette commune d'où ils demandent d'être assistés. En ce matériel, le chef d'antenne provinciale de la paillée de Nyandui leur a signalé qu'ils vont être assistés en ciment, en sable et en pierre et que pour le reste, leurs demandes seront soumises à ces institutions supérieures. Cela a été annoncé dans une réunion de ce vendredi animée par ce chef d'antenne provinciale à l'air en trois pour s'enquérir de l'état des préparatifs pour ce projet. Depuis Actualité internationale. Hors de nos frontières, Ibrahim Traoré reçoit des diplomates et demande des soutiens. Après avoir donné les raisons du coup de force du 30 septembre dernier, le capitaine a souligné que le travail a déjà commencé sur terrain. Le capitaine Ibrahim Traoré soutient que son combat ne vise qu'à donner plus de quiétude aux populations en accélérant la lutte contre le terrorisme. Et réunis à Prague un sommet informel vendredi 17 octobre, les 27 se sont mis d'accord pour organiser la poursuite de l'aide à l'Ukraine en créant un fonds spécial doté de 100 millions d'euros. Ils ont également tenté d'harmoniser leur position sur la question d'énergie, évoquant notamment un mécanisme de solidarité financière européenne, l'itons sur RFI. Et une voiture piégée a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, un symbolique symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme a annoncé le comité national antiterroriste russe sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. Côté diplomatie, le Fonds monétaire international FMI a approuvé un nouveau plan d'urgence pour l'Ukraine de 1,3 milliard de dollars pour soutenir l'économie du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 De la presse. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous situez. 17 ans de service sans contrat ni sécurité sociale, titre Burundi Eco. Parmi les travailleurs de la mairie de Bujumbora, il y en a qui, depuis une dizaine d'années, touchent toujours 2500 francs burundais par jour. Et n'ont ni contrat, ni protection sociale, ni assistance, si minime soit-elle. Et pire, ils n'ont pas droit au congé. Les travailleurs en question sont les femmes balayaises de rue, précise ce journal. Elles réclament les contrats de travail et la protection sociale. Pour Aster Ndaikegé, vice-chef de service, entretien et gestion des infrastructures et équipements municipaux à la mairie de Bujumbura, interrogé par son confrère, ces femmes devraient remercier la mairie de Bujumbura pour ce qu'elle a fait pour elle pendant une dizaine d'années. Il explique que la mairie les a choisis parmi tant d'autres personnes qui ont besoin d'être appuyées. et leur a donné du travail dans le but de les aider à se développer via l'argent qu'elle gagne. En plus de cela, la municipalité leur donne 200 francs bouts par jour et par personne dédiée à la mutualité pour se faire soigner. En cas de maladie, poursuit-il dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique. Mais les femmes balayaises de rue sont conscientes que ces 200 francs bouts ne suffisent pas pour se faire soigner car les soins de santé coûtent très cher, apportent toujours bon dit écho. Revue de la presse Des enseignants catholiques de l'université du Burundi appellent à l'éthique, rapportez la voix de l'enseignant. En effet, enseigner aujourd'hui, quelle éthique C'est le thème développé par les enseignants catholiques de l'université du Burundi à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des enseignants ce 5 octobre 2022. Ce so quotidien précise que l'événement a eu lieu dans les enceintes du centre culturel Gengenyabgo de Moutanga Sud, en mairie de Bujumbura. Comme le notre confrère, l'orateur du jour, le professeur Adolphe Sururu, a indiqué qu'aujourd'hui, être enseignant est une vocation très délicate. Pour lui, enseigner aujourd'hui, c'est exercer un métier passionnant et exigeant à la fois. Il s'agit de participer à la construction de la société en transmettant son savoir et en valorisant les compétences des élèves. En même temps, être enseignant offre la possibilité de se renouveler chaque jour et d'être acteur d'un système éducatif en évolution, surtout avec l'ère du numérique. Il ajoute qu'il s'agit également de s'adapter au profil de chaque élève pour lui permettre de développer son potentiel et lui transmettre les valeurs de citoyenneté, faire évoluer ses cours grâce au numérique et en actualisant ses propres connaissances. Le professeur Surura Adolf révèle toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation le passage de Gandhi qui, dans son projet du système éducatif en Inde, donnait quelques orientations en disant « Essayons de former des hommes complets et bien équilibrés dans nos écoles et universités, des citoyens qui ont la tête pour bien penser, qui ont le cœur pour bien aimer et des mains prêtes à travailler. Revue de la presse. Gatumba reste le corridor privilégié par les fraudeurs, écrit l'agence burundaise de presse, qui précise d'après ses sources que dimanche 2 octobre, lors d'une fouille de routine des véhicules et des bagages par la police au pont de la Roussizi à la sortie de Gatumba, Cette dernière a saisi 47 pagnes non dédouanées en provenance de la République démocratique du Congo. Selon son confrère, le fraudeur a tenté, sans y parvenir, de corrompre les policiers à ce poste en leur donnant une somme de 50 000 francs burundais. L'auteur a été arrêté par la police et attend un procès, poursuit la BP qui rappelle que dans un procès de flagrance du 30 septembre, le tribunal de grande instance de Bujumbura a condamné trois personnes, dont un agent de l'office burundais des recettes, pour avoir fait passer 84 bouteilles de liqueur, 9 pagnes, 2 bidons d'essence super de 20 litres chacun et un bidon d'huile Le non dédouanée, à bord d'une voiture Propox. Ce quotidien souligne que ces biens seront vendus aux enchères et l'argent issu de cette vente sera déposé au trésor public. Le véhicule est devenu propriété de l'État, tandis que les fraudeurs ont été condamnés à 5 ans, 2 ans et 1 année de servitude pénale. Ainsi se referme cette revue de presse. Elle vous a été présentée par... Daishimie. Et Variste Ndikobanyanga. Les émissions continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.